Donc, on continue notre explication de, de la réfutation de, de, de l'aqidah la ou de, de la secte des Rafidah, Shia, al -Rafidah. On est arrivé au cours numéro 5 aujourd'hui Dans les cours derniers, on a expliqué le développement de la secte des Shia, comment ils se sont développés hein, Comment la secte des Rafidah est apparue, étape par étape On a expliqué la première étape, le premier développement Euh, parce qu'on les a divisés en quatre hein, on a expliqué que la première étape c'était la période de la da'wah de Abdullah ibn Saba on a expliqué qu'est-ce qui avait rapport avec cette, cette étape ou ce, ce degré-là ou cette étape-là ensuite on a expliqué euh, c'était la deuxième, deuxième étape Comment on, euh, les gens ont commencé à exprimer, certains individus comme Abdoulaye Nusab et d'autres ont commencé à exprimer ouvertement certaines de ces croyances euh, et la troisième étape, euh, on a expliqué euh, dans cette troisième étape-là comment ils sont devenus euh, un peu plus forts. Comment euh, ils se sont... En fait, on était rendu à cette troisième étape-là, on n'était pas encore arrivé là, mais là, aujourd'hui, on est arrivé à ce point-là, on va expliquer comment ils se sont euh, raffermis, renforcis, comment ils sont devenus un peu plus forts, et comment ils se sont réunis derrière un, un, un chef, hein? comment ils se sont réunis derrière un chef. Parce que la, la plupart des, des sectes, c'est comme ça qu'elles se, qu se développent. C'est-à-dire qu'elles sont pas connues, euh, elles n'arrivent pas tout d'un coup à d'un seul coup comme ça euh, du premier coup. Euh, elles commencent au début par certaines idées qui sont propagées, puis après il y a certaines personnes qui commencent à les prêcher et appeler les gens à ces croyances-là. Mais au tout début, ce sont souvent des individus vraiment euh, peu nombreux et mal organisés. Puis après, euh, quelque temps, ben, ça se développe. Et puis c'est ce qui est arrivé donc pour les Rafidah. La même, la même chose que pour d'autres. Tandis que certaines des sectes du passé, par exemple, comme les sectes des euh, Khawarit ou des Murgia, ou bien des Qadariya, ou des Jahmiya, ou des Mu'atazila, bon, certaines d'entre ces sectes-là, elles, elles n'existent plus aujourd'hui de manière organisée. Hein? On les retrouve uniquement sous forme d'idées qui sont propagées un peu comme ça, mélangées avec d'autres. Tandis que la secte des Shia, c'est une, une des sectes qui est restée euh, telle qu'elle, hein? qui est or, toujours organisée jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, on a, comme on disait, on a expliqué la deuxième étape, c'est l'étape où les gens commençaient à exprimer et expliquer certaines de leurs croyances. Ensuite de ça, donc, on est arrivé par la suite à la troisième étape. Avant de rentrer dans cette troisième étape, j'aimerais juste faire un retour en arrière par rapport à l'historique. Qu'est-ce qui est arrivé après la mort du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa de manière vraiment euh, résumée, juste pour qu'on sache exactement euh, à quelle époque on est et qu'est-ce qui se passe. Donc euh, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est, né en l euh, est mort en l'indice de Al-Hijra, euh, al c'est-à-dire dix ans après avoir fait la Hijra à Médine, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Donc euh, c'est Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu qui a pris Al-Khilafah et qui est devenu le successeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son khilaf a duré trois, deux ans deux ans seulement euh, rahimahullah wa radiyallahu anhu il est, et donc il a régné, son khilaf a duré de, de l'an 11 à l'an 13 euh, Abu Bakr al-Seddiq radiyallahu anhu donc c'était court euh, après la mort d'Abu Bakr al-Seddiq radiyallahu anhu, c'est Omar ibn Khattab radiyallahu anhu qui a pris le khilafah et il a régné de l'an 13 à l'an 23, donc pendant dix ans, radiyallahu anhu. Donc, de l'an 13 à l'an 23, il a été le Khalifa des musulmans. Ensuite, il est mort et c'est Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, qui a pris le khilafat. Et lui, il a régné de l'an 23 jusqu'à l'an 35, Hijri. Donc, il a régné... Euh, Pendant environ douze ans. Et ensuite, il y a eu le Khilafat de Ali. Qui a duré de l'an 35 à l'an 40. De l'an 35 Hijri à l'an 40. Donc son Khilafat a duré environ cinq ans. D'accord Maintenant durant le khilafat d'Ali il y, y a eu des combats qui se sont produits entre euh, certains groupes à l'époque et il euh, y, y a eu une bataille qui s'est produite entre c est, c est, on avait parlé de ça justement euh, dans le dernier cours il y avait des batailles qui se sont produites entre certains parmi les Sahaba. on a expliqué qu'il y avait et ces deux batailles sont produites à cause de la fitna justement des chiars à cause de la fitna d'Abdollah ibn Saba parce que les sahabas eux s'étaient réunis dans le but de se concerter et dans le but de dialoguer pour euh, arriver à une résolution, arriver à une solution puis de cesser les conflits toutefois quand les chiars rafida qui suivent Abdollah ibn Saba ont réalisé que les sahabas étaient en train de se, ré, de se réconcilier et de résoudre les problèmes. Ils en ont profité pendant la nuit pour euh, semer la, la, la Zizanie, faire la fitna. Et ils se sont dispersés entre les différents armées. Et ils, ils ont commencé à se tirer dessus les uns les autres. Et euh, yani les gens, les sahabas ont cru qu'ils euh, se faisaient attaquer de chaque côté. Alors ils se sont réveillés, puis la bataille a commencé sans même qu'en réalité on, on sache qu'est-ce qui s'était vraiment produit donc ça c'est l'explication donc ça c'est arrivé après la mort de Othmane qui est mort en l'an 35 et durant le khilafat de Ali de l'an 35 à l'an 40 donc la bataille de Jamal c'est en l'an 36 la bataille de Sufine c'est en l'an 37 et aussi il y a eu la bataille de An-Nahrawan qui était la bataille que Ali a fait contre les Khawarij à l'époque. Donc euh, comme j'ai dit, c'était en l'an Euh en 38 pardon. Nahrawan, la bataille contre les Khawarij talwat khaltwet. Euh Maintenant, ensuite qu'est-ce qui est arrivé C'est le khilafa d'Ali qui duré, qui a duré jusqu'en l'an 40 et ensuite de l'an 40 à l'an 41 donc euh, ça a été le khilafa de Al-Hassan le fils de, Ali, euh, de le fils de Ali, anhu, qui a duré un an seulement parce que Al-Hassan a laissé le pouvoir à Muawiya dans le but de euh, réunir les musulmans puis d'amener la paix et donc euh, son khilafa n'a pas duré longtemps hein, moins qu'une année et c'est Mu'awiyah qui a pris le pouvoir par la suite de l'an 41 jusqu'à l'an 60 donc pendant 19 ans il a été le khalifat pour les musulmans euh, donc, anhu, et ensuite c'est euh, le khilafa de Yazid le fils de Mu'awiyah c'est lui qui a pris le pouvoir par la suite de l'an 60 à l'an 64 et c'est durant son Khilafa qu'il y a eu la mort d'Al-Hussein, qui est le petit-fils du prophète Mohammed, le fils d'Ali et de Fatima, qui est mort en l'an 61. Okay. Donc, ça on va, va peut-être en parler plus tard dans d'autres dourous. Mais c'est pour faire comprendre en fait de, dans quelle période, de quelle période on est en train de parler. Donc, quand on a expliqué... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé auparavant par rapport à la de d'Abdallah ibn On voit que c'est dans la période d'Ali, c'est-à-dire de l'an 35 à l'an 40 environ, et la bataille d'Al-Djamal-Wassifin euh, qui était dans l'an 36-37. Donc c'est dans cette période-là, dans les entourages de cette période Maintenant, on passe à la troisième étape. Qu'est-ce qui est arrivé C'est, on peut dire, la consolidation des affaires des chiens à Ra'a Fidra et comment ils, se sont, euh, comment ils ont commencé à s'organiser et à se réunir derrière une seule, seule organisation, un seul dirigeant. Euh, et ça, c'était après la mort d'Al-Hussein parce qu'ils ont voulu se venger contre ceux qui l'avaient tué. Donc ça c'était la, la, la mort de Hossein qui est arrivé en l'an 61. Donc euh, 20 ans après la mort d'Ali radiyallahu anhu environ. Donc euh, on va lire qu'est ce que le Cheikh Ibrahim al-Rahay dit à ce sujet-là dans son livre justement Al-Intissar al-Suhbi wal-Al à la page 31. Il continue en commençant à expliquer le, la troisième étape dans le développement des Rafidahm. إذ اجتداد أمرهم وقوتهم واجتماعهم تحت قيادة واحدة وذلك بعد مقتل الحسين رضي الله عنه للأخذ بثأر الحسين والانتقام له من أعدائه يقول الطبر ضمن حوادث سنة 64 للهجرة وفي هذه السنة تحركت الشيعة بالكوفة واعتدوا الاجتماع Donc, الاجتماع بالنخيله explique, 65 للمسير لاهل الشاب que c'était la consolidation de, leur, de, leur, de leurs affaires et leur, euh, ils ont pris de la force à ce moment là pendant leur troisième étape ils se sont réunis derrière un chef et euh, l'imam al-Tabari il mentionne les, les événements qui sont produits justement après la mort de al hussein parce qu'ils se sont réunis dans le but de se venger de la mort d'Al-Hussein radiyallahu anhu donc euh, dans les, dans, en l'an 64 dans, dans son, dans son recueil d'histoire l'imam al-Tabari M'ancien, qu'est-ce qui s'est passé cette année-là, la, en l'an 64, après la hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Il dit, cette année-là, les, les chi'as euh, ont commencé à bouger, ont commencé à, à faire un mouvement dans la ville de Koufa. Et ils se sont tous réunis dans un endroit qu'on appelle Al-Nakhila, en l'an 65. Ils se sont préparés pour marcher sur la ville de la, sur la région de la Syrie. Pour demander, euh, pour demander le sang de al hussein cest c'est-à-dire pour demander la vengeance pour le sang d'Al-Hussein ibn Ali. Et ils se, ils se, sont, euh, ils se, se, se sont écrits à ce sujet-là les uns les autres. Et ça c'est dans Tarikh al-Tabari, le volume 5 à la page 551. Ensuite il dit وَكَانَ مَبْدَأُ أَمْرِهِمْ مَا ذَكَرَهُ الطَّبَارِ أيضًا مِنْ رِوَيَةِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ عَوْفِ ابن الأحمر الأزدي أنه قال لما قتل الحسين بن علي ورجع ابن زياد من معسكره بالنخيلة فدخل الكوفة وتلاقت الشيعة بالتلاوم والتندم ورأت أنها قد أخطأت خطأا كبيرا بدعائهم الحسين للنصرة وتركهم إجابته إجابته ومقتله إلى جانبهم لم ينصروه ورأوا أنه لا يغسل عارهم والإثم عنهم في مقتله إلا بقتل من قتله أو القتل فيه ففزع بالكوفة إلى خمسة نفر من رؤوس الشيعة سليمان بن سرد الخزاعي وكانت له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المسيب ابن الفازاري وكان من أصحاب علي وخيارهم وإلى عبد الله ابن سعد ابن نفيل لسدي وإلى عبد الله ابن آل التيمي وإلى رفعة ابن شداد ابن شداد البجلي ثم قال إن هؤلاء النفر الخمسه اجتمعوا في منزل سليمان بن سرد وكانوا من خيار اصحاب علي ومعهم اناس من الشيعة وخيارهم ووجوههم دونك ici euh, euh, l'imam at-Tabari il mentionne le, le début comment ça a commencé justement comment ils se sont réunis tous ensemble c'est rapporté par une, selon une narration d'Abdullah ibn Awf ibn al al-Asadi L'imam al-Tabari, il dit lorsque Hussein ibn, ibn Ali anhu, a été tué et que ibn Ziyad est revenu euh, de, de, de, de, de, avec son armée ou de son armée, il est revenu et il s'est allé vers l'endroit qu'on appelle al-Nakhila et il est rentré à Koufa. Il a rencontré, les, les chiens ont, ont commencé à avoir des remords et Euh, à se blâmer les uns et les autres, du fait qu'ils ont considéré qu'ils avaient fait une erreur de ne pas avoir secouru et défendu euh, Al hussein hein? parce que euh, c'est eux qu'ils avaient invités' eux qui ont invité Al-Hussein qui ont dit on va te défendre mais une fois arrivé là bas, ils les a pas défendus ils n'ont pas défendu, ils ne sont pas mis avec lui. ils, ont, ils ont abandonné euh, la, euh, ils l'ont abandonné et ils l'ont laissé tout seul donc il a été euh, tué, exécuté et ils ne sont pas venus à son aide donc étant donné qu'ils avaient honte de ça et qu'ils se sentaient euh, ils se sentaient durement d'avoir abandonné Al-Hussein ils se sentaient un peu responsables de, de sa mort alors ils ont considéré qu'il n'y avait rien qui pouvait euh, netto les nettoyer de cette honte et de ce péché là il euh, n'y a rien qui pouvait les nettoyer ou les... Les, leur enlever cette honte et ce péché, que de tuer ceux qui l'avaient tué, de tuer ceux qui avaient tué Hosseï, ou bien de se faire tuer dans, dans ce but-là, dans, dans cet objectif-là, c'est-à-dire d'aller pour se venger et de, de tuer ceux qui l'ont tué, ou bien de se faire tuer eux-mêmes dans, dans, dans ce but-là, dans, dans, dans le but d'atteindre cet objectif. On voulait dire que c'était ça leur, Maintenant leur intention De, de se venger Et d'arriver à venger le sang d'Al-Hussein Donc Ils se sont tous réunis à la, Dans la, la ville de Koufa à l'endroit qu'on appelle Al-Nakhila Comme on a dit tout à l'heure Et il y avait cinq parmi les têtes des chiaks Qui sont réunis à cette époque Donc il y avait Suleyman ibn Fura d'Al-Husai Et euh, on, on mentionne ici Qu'il euh, avait Qu'il avait rencontré le prophète Muhammad, wa sallam, à une certaine époque auparavant et il y avait aussi Al-Mousayyib Ibn Najbah Al-Fazari Al et euh, il a dit qu'il était parmi les meilleurs compagnons de Ali et Abdullah Ibn Sa'ad Ibn Nufayl Al-Asdi et Abdullah Ibn Walim Al-Taymi et Rifah Ibn Sheddad Al-Bajali donc ces cinq là, ils se sont tous réunis dans la demeure de Suleiman Ibn Surat et c'étaient les meilleurs compagnons de Ali. Et parmi eux, il y avait des gens parmi les chi'a, les meilleurs parmi les chi'a et les plus importants parmi eux. Donc ça, c'est dans le même euh, livre, dans Tarikh al-Bukhari, euh, pardon, Tarikh al-Tabari, le volume 5, à la page 552. Ensuite, il dit, « Et il dit, « Il dit, سبعة عشر من سبعة عشر من سبعة ثم لم تعجب سليمان قتلهم فأرسل حكيم ابن منقذ فنادى في الكوفة بأعلى صوته فلم تعجب سليمان قلتهم فأرسل حكيم ابن المنقذ اول منقذ فنادى في الكوفه باعلى صوته يا سارات فلم يزل ينادي حتى خرج الى النخيله اشراف اهل الكوفه وخرج الناس معهم فكانوا قريبا من 20000 donc il dit ensuite l'imam ibn kathir de la bidayah wa an-nihayah la page 254 hein? il dit que ce sont tous réunis et euh, donc c'était tous les chiats de l'époque sont tous réunis qui euh, se sont réunis à l'appel de Suleyman ibn Surat et ils étaient environ 17 000 et, ils étaient environ 17 000 mais Suleyman n'a pas été satisfait Suleyman ibn Surat n'a pas été satisfait alors il a envoyé, il a trouvé qu'ils étaient trop peu ils n'étaient pas assez nombreux alors euh, il a envoyé euh, Hakim ibn Monqiz au Monqaz pour appeler dans la ville de Koufa de toutes ses forces. Et il il appelait les gens en disant, « Oh, vous qui voulez la vengeance de Al-Husay. » Alors il dit, les gens ont continué à descendre, hein, et il a continué à appeler jusqu'à ce que des gens parmi les nobles d'Al-Koufa, de les descendants de ali ou des, des proches de la famille des d'Ashraf, des gens nobles, sont sortis, hein, et ils sont... Euh, ils, ils sont... Euh, Par la suite, à la fin, ils étaient environ 20 000. Au début, c'était étaient 17 000. Ils n'étaient pas satisfaits. Donc, il y a 3 000 autres personnes qui sont descendues après qu'on ait envoyé quelqu'un pour appeler des gens, pour se réunir et se joindre à eux. Et il y a, dans ce moment, le moukhtar ibn Abi Ubaid al-Thakafi. إلى الكوفة فوجد الشيعة قد التفتت على سليمان بن سرد وعظموه تعظيما زائدا وهم معدون للحرب فلما استقر المختار عندهم بالكوفة دعا إلى إمامة المهدي محمد بن علي ابن أبي طالب وهو محمد بن الحنفية ولقبه بالمهدي فاتبعه وقال على ذلك كثير من الشيعة وفارق سليمان بن سرد وصارت الشيعة فرقتين الجمهور منهم مع سليمان يريدون الخروج على الناس لتأخذوا بثأر الحسين وفرقة أخرى مع المختار يريدون الخروج للدعوة إلى إمامة محمد بن, الحس... بن الحنفية وذلك عن غير, أمر من... عن غير أمر بن الحنفية ورضاه وإنما يتقولون عليه ليروج الناس به وليتوصلوا إلى أغراضهم الفاسدة donc euh, ça ensuite c'est mentionné dans Al-Bidaya al wa Nihaya de l'Imam Ibn Kathir euh, à la page, au volume 8 à la page 251 il explique que pendant le temps que les, les autres étaient tous réunis euh, Al-Muqtari Ibn Abi Ubaid Al-Saqafi est venu lui aussi à Kufa et il a trouvé que tous les chiats s'étaient réunis autour de Suleyman ibn Sourad, comme on a mentionné tout à l'heure. Et ils l'ont élevé et ils l'ont respecté d'une façon exagérée même. Et ils se sont tous préparés pour la guerre. Parce qu'ils avaient l'intention de partir pour aller attaquer les musulmans, puis venger soi-disant Hussain, la mort de Hussein Hussain. Lorsque Euh, lorsque Al-Muqtab, celui qui vient d'arriver il est arrivé à Kufa il a trouvé ces, ces gens-là réunis il a invité les gens à considérer euh, que l'imam c'était Al-Mahdi, Mohamed Ibn Ali, Ibn Abi Talib et celui-là on l'appelle, c'est un des fils d'Ali, de radiyallahu anhu qui s'appelait Mohamed ibn al-Hanafiyya un des grands parmi les, les, les les ulamas même faisait partie des grands Et ils n'avaient rien à voir avec les chiats, au contraire. Mais bien entendu, les chiats, ils essaient toujours d'associer euh, les descendants du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, à leur secte. Même s'ils n'ont rien à voir avec eux. Donc, euh, cet individu qui s'appelait Al-Mukhtar ibn Ubaid al-Thakafi, ibn Abi Ubaid al-Thakafi, il a appelé les gens à dire que l'imam, c'était... Mohammed ibn al-Hanafiyya al il l'a surnommé Al-Mahdi. Donc, il l'a surnommé Al-Mahdi et il y a beaucoup de chiats qui l'ont suivi dans cette euh, démarche. Hein? Et ils se sont séparés de Suleyman ibn al puis ils ont suivi Mohammed ibn al-Hanafiyya par la suite. Donc, les chiats sont devenus deux groupes. La majorité qui était avec Suleyman ibn al et qui voulaient prendre les armes et sortir contre les gens pour se venger de Al-Hussein puis un autre groupe qui suivait Al-Murtar et eux ils voulaient sortir pour inviter les gens à accepter Mohamed ibn Hanafi comme, comme imam et comme dirigeant et ça, bien entendu, ça s'était fait sans la permission et sans l'ordre de Mohamed ibn al-Hanafiyya lui-même. C'est-à-dire, lui, il n'a jamais agréé de ça, il n'a jamais été satisfait de ça, mais c'est eux qui ont dit ça à son sujet et qui ont propagé ça parmi les gens, dans le but d'arriver à leurs objectifs corrompus. Ensuite, il dit le shiikh, « Fakana hadha bidaya tujtima'a shi'a thumma yadukurul mu'arrikhouna » خروج سليمان بن صرد بما كان معه من الشيعة إلى الشام فالتقوا مع أهل الشام عند عين تسمى عين الوردة واقتتلوا اقتتالا عظيما لمدة ثلاثة أيام لمدة ثلاثة أيام يقول ابن كثير في وصفه لم يرى الشيب والمرض مثله ولم يحجز بينهم الا اوقات الصلوات الى الليله ثم انتهى القتال بينهم بقتل سليمان بن سرد رضي الله عنه وكثير من اصحابه وهزيمتهم وهزيمتهم واعوده من بقي من اصحابه الى الكوفه دونك يلزيت سي et des historiens ont mentionné que Suleyman ibn Surad et ceux qui étaient avec lui parmi les chiars sont partis vers la région de la Syrie et ils se sont rencontrés ils ont rencontré euh, les, les gens de la Syrie euh, pour les combattre à un endroit qui s'appelle euh, Ayn al-Warda Ayn al-Warda ça veut dire c'est une source ou bien c'était un cours d'eau à cet endroit là qu'on appelle Ayn al-Warda ils se sont combattus d'un grand combat hein, pendant trois jours et Ibn Kathir il dit euh, à ce sujet là euh, c'est à dire que les vieux et les jeunes n'ont jamais vu aucune bataille semblable il n'y euh, qui, qui a rien qui faisait arrêter la, le combat hein, le combat a duré pendant trois, trois jours c'était une grande bataille et euh, l'imam Ibn Kathir il dit dans la description de cette bataille que les vieux et les jeunes n'avaient jamais vu de bataille semblable et il n'y a rien qui les arrêtait excepté les moments de la prière jusqu'à la nuit donc euh, ensuite le combat euh, est arrivé euh, à la fin le, le combat s'est arrêté par la mort de, ou par, par le fait que Suleyman Ibn Surat a été dessus anhu, et beaucoup de ses compagnons Ils ont été écrasés. Et la plupart de ceux qui étaient avec Suleyman et Moussourat sont retournés à Koufa. Ça c'est mentionné dans Tariq al-Tabari et dans Al-Bidaya wa Nihaya. Dans Tariq al-Tabari, c'est le volume 5, de la page 598 à 599, et dans Al-Bidaya wa Nihaya, le volume 8, de la page 256 à 257. انsuite الشيخ الحزي واما المختار ابن ابي عبيد لما رجع من بقي من جيش سليمان إلى الكوفه واخبره بما كان من امرهم وما حل بهم فترحم على سليمان ومن كان ومن كان قتل معه وقال وبعد فانا الأمير المأمون قاتل الجبارين والمفسدين ان شاء الله Donc, euh, maintenant, c'est mentionné que... Donc, on a expliqué qu'est-ce qui est arrivé avec Suleyman ibn Sourat, qu'il est parti, puis il est allé pour combattre, puis par la suite, finalement, il a été euh, écrasé, puis... Euh, en ce qui concerne Al-Mukhtar Ibn Abu Ubaid, lui, lorsque les, les, restants, les restants de l'armée de Suleyman sont revenus à Koufa et lui l'ont informé de ce qui était arrivé, et qu'est-ce qui, qu qui est arrivé à, à Suleyman Ibn Sourad et bien, il, il, il, il a fait un doa pour que, que Allah leur fasse la miséricorde à Suleyman et à ceux qui étaient avec lui, et puis ensuite de ça il a dit, maintenant je suis l'imam fiable Hein, et je suis celui qui va combattre les tyrans et les corrompus, hein, ceux qui font la corruption, et euh, par, la, par la permission d'Allah. Alors préparez-vous préparez vous et réjouissez-vous. Préparez-vous, soyez prêts et réjouissez-vous. Ça c'est mentionné dans Al-Bidaï en Nihaya, le volume 8 à la page 258. يقول ابن كثير وقد كان قبل قدومهم اخبر الناس بهلاكهم عن ربه الذي كان ياتي اليه من الشيطان فانه كان ياتي اليه شيطان يوحي اليه قريبا مما كان يوحي شيطان له donc il explique que ibn kathir zidan bidayat al la page 257 il dit que Euh, Al-Murhtar Ibn Abi Ubaïd, avant d'arriver, euh, avant que les, les restes de l'armée de Suleyman Ibn Zorad reviennent, il avait informé les gens qu'ils allaient tous périr, soi-disant de son Seigneur. Parce il prétendait avoir une révélation divine, celui-là, Al-Murhtar Ibn Abi Ubaïd. Hein? Parce que le chefikh il dit les euh, le dit lui venait hein? et les, il avait des révélations du Sheitan en fait qui ressemblaient un peu aux révélations que le shaitan donnait à Mosseman, le faux prophète. donc euh, Il était un peu comme un faux prophète également. Il prétendait euh, savoir des choses de l'avenir. Donc il avait informé les gens que les, euh, que sousleyman, les Mussot et son armée allaient périr donc qu'est-ce que es va revenir et là va dir-ici que maintenant c'est un mot un chef c'est un mot un amic ثم إن المختار بعث الأمراء إلى النواحي والبلدان والرساتيق من أرض العراق وخرسات وعقد الأولوية والرايات ثم شرع المختار يتتبع قتلة الحسين من شريف ووضيع فيقتله ثم Donc, il dit ici, ça c'est dans Al-Bida, Yawad Nihay, encore une fois, le volume 8 à la page 271, qu'Al-Murtar, il, il a envoyé des émissaires et il a envoyé des, euh, des gens vers différentes régions, hein, en Irak et dans la région de Khurasan. En, en Khurasan, c'est comme la Perse, des régions comme ça et il envoyait des bannières et ainsi de suite puis il a ré, essayé de réunir tout le monde euh, pour euh, aller suivre ceux qui avaient tué Al-Hussein et les combattre euh, que ce soit des, euh, des gens nobles ou des gens euh, any ordinaires any, parmi ceux qui euh, étaient concernés et il, pour les tuer également donc ça c'était les les actions de cet individu qui s'appelle Al-Murtar Ibn Abi Obeid donc ça, ça, ça c'est la troisième étape dans le développement de la, de la secte des Shia comment ils se sont consolidés comment ils se sont renforcés, comment ils se sont réunis et comment ils ont commencé à attaquer et combattre les musulmans donc ça c'était à cette époque ça c'est la troisième étape maintenant la, euh, la quatrième étape, c'est là où le, le, la secte des Rafidah est clairement apparue. Et comment est la, la secte des Rafidah, telle qu'elle existe aujourd'hui Bien entendu, les, les Rafidah d'aujourd'hui sont encore pires que ceux qui étaient à cette époque-là, mais c'est pour qu'on puisse comprendre à quelle époque ils sont, se sont vraiment séparés et qu'ils sont devenus ce qu'on appelle les rafidahs dans les livres que les ulama ont écrit pour mettre en garde contre les rafidahs le cheikh il dit il dit وكان ذلك على وجه التحديد في سنة إحدى وعشرين ومئة عندما خرج زيد بن علي ابن الحسين على هشام بن عبد الملك فأظهر بعض من كان في جيشه من الشيعة الطعن على أبي بكر وعمر فمنعهم من ذلك وأنكر عليهم فرفضوه فسموا بالرافضة وسميت الطائفة الباقية معهم بالزيدية يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إن أول ما عرف لفظ الرافض في الإسلام عند خروج زيد بن علي في أوائل المئة الثانية فسئل عن أبي بكر وعمر فتولاهما فرفض فرفضه قوم فسموا, فسموا رافضه Donc, le chèque explique, qu'il dit que la troisième étape, c'est lorsque les Rafidah se sont séparés des Haïdiya et des autres parmi les sectes des Shi'a. Ils se sont distingués par cette appellation-là et par leur Aqidah. Et ça, ça s'est produit à une époque, à l'époque plus précisément vers l'an 121 de la Hijra. 121, 121 ans après la Hijra. Lorsque Euh, Zayd ibn Ali ibn Hussein al husayn hein, le petit-fils dal Hussein, lorsqu'il est sorti contre Hicham ibn, ibn Abdul Malik, comme c'est mentionné dans Tarikh al-Tabari au volume 7 à la page 160. Hein, il a pris les armes pour combattre Hicham ibn Abdul Malik. Donc... Euh, certains parmi ceux qui étaient dans, dans son armée, hein, dans l'armée de, de Zayd ibn Ali ibn al Husayn, certains d'entre eux euh, qui étaient dans l'armée des Shia, hein, certains d'entre eux parmi ceux qui étaient dans son armée ont commencé à insulter Abu Bakr et Omar alors Zayd les a empêchés de faire ça Il leur a dit non, n'insultez pas Abu Bakr Omar alors ils l'ont euh, condamné ils ont condamné, ça. ils ont condamné Zayd ils n'ont pas accepté qu'on les empêche d'insulter Abu Bakr Omar alors à cause de ça on les a appelés les Rafidah parce qu'ils ont refusé Zayd ibn Ali euh, Zayd ibn Ali ibn al Hussein donc on les a appelés Rafidah pour les distinguer des autres parmi les chiens. Et les autres, on les a appelés des zaïdiyya. L'autre groupe qui refusait d'insulter Abu Bakr et Omar, on les a appelés des zaïdiyya. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il explique dans Majmou al-Fatawa, le volume 13 à la page 36, il dit que la première fois que le terme « rafidah » est apparu dans l'Islam, le terme qui désigne, qui désigne cette secte est apparu dans l'islam, c'est lorsque Zayd ibn Ali ibn, ibn Hussein ibn Ali est sorti, hein, sorti dans le premier, vers le, le, le début du deuxième siècle, c'est-à-dire vers l'an 121, comme on l'a dit tout à l'heure. On lui a posé la question au sujet d'Abou Bakr et Omar, et il a pris la défense d'Abou Bakr et Omar. Donc, Ils ont refusé d'accepter Zayd ibn Ali comme leur chef et on les a appelés à cause de ça les Rafidah parce qu'ils ont refusé. Hein? Et il dit aussi, euh, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il dit dans le volume 1 de Minhajah Sunnah à la page 35, il dit, « Et de l'avenir de Zayd et de l'avenir de Zaydiyya Zaydiyya. Et quand il s'a demandé de l'Abi Bakrin فترحم عليهم فرفضه قوم فقالوا لهم رفضتموني فسموا رافضة لرفضهم إياه وسمي من لم يرفضه من الشيعة زيديا لانتسابهم إليه ومنذ ذلك التاريخ تميزت الرافضة عن باقي فرق الشيعة فأصبحت فرقة مستقلة باسمها ومعتقدها Wallahu ta'ala a'alem. Le sheikh explique, il dit que euh, l'imam ibn Taymiyya, donc il a dit, comme j'ai dit dans le volume 1, page 35 de Minhajus Sunnaïdi, euh, qu'à partir de la, la période où Zayed a pris les armes contre euh, Hicham, comme l'a dit tout à l'heure, contre Hicham ibn Abdul Malik, les chiens se sont divisés en deux groupes, les Rafidahs et les Zayediyyats et ça c'est lorsqu'on a demandé à Zayd au sujet d'Abu Bakar et d'Omar et il a envoyé la miséricorde ou l'a invoqué pour la miséricorde d'Allah sur euh, Abu Bakar et Omar alors à cause de ça ils l'ont rejeté un groupe d'entre eux les, ils ont rejeté Zayd et donc euh, Zayd leur a dit vous m'avez refusé alors à cause de ça ils ont été nommés Rafidah. Hein, parce qu'ils ont refusé Zayd. Donc, on les a appelés Rafidah. Parmi les, on a, a, et ceux qui n'ont pas refusé Zayd, on les a appelés Zaydiyah. On les a appelés les Zaydiyah parce que, a, ils, ils avaient cette appartenance-là avec Zayd. Et euh, le sheikh il conclut donc en disant que à partir de cette époque-là à partir de ce moment-là c'est là que la secte des Rafidah est apparue et elle s'est distinguée du reste des autres sectes des Shi'ah Rafidah et donc elle est devenue une secte indépendante et séparée avec sa, avec sa propre croyance Wallahu Ta'ala A'ala ça c'est des exemples parmi les qui expliquent le développement des différentes sectes parmi les sectes des chiats et ça c'est un résumé bien sûr et il faut comprendre aussi qu'il y a des centaines et, et euh, des dizaines et des centaines de sectes euh, chiites qui sont toutes différentes les unes des autres hein? mais la plus importante aujourd'hui c'est celle qu'on appelle la secte des Rafidah donc là on a fait le tour disons, du développement de la secte des chiats maintenant on va rentrer dans la question de la croyance des Rafidah, par quelle croyance il se distingue du reste des musulmans euh, non seulement de, de, des musulmans en général de sunnati wal jama'ah mais comment ils se distingue également des autres sectes parmi les sectes des Shia'ah donc le sheikh Ibrahim al-Rohayli il explique dans cette troisième partie de l'introduction al-mabhathu thalith ta'arifun moujaz bi'aham -ah, bi mi'aqa id al-Rafidah cest dire une, une définition résumée des croyances les plus importantes des Rafidah. D'accord Donc ça, ça va être un petit résumé des croyances des Rafidah. Bien entendu, euh, allez, on va développer sur certaines d'entre ces croyances-là de façon un peu plus approfondie en mentionnant des, des exemples de d'autres livres parfois, parce que Cheikh Ibrahim Rahayli, Ah, rahimahullah, parfois il ne fait que résumer seulement euh, les choses dans certains points qui méritent parfois qu'on élabore un peu plus, de façon un peu plus approfondie. Donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est ça, Donc, on va lire les points qui sont mentionnés par le shir et puis quand on a besoin d'élaborer un peu plus, on va rentrer dans les détails en citant des exemples qui sont mentionnés dans d'autres livres. La méthode du Cheikh Ibrahim Ruhayli dans sa façon de présenter la croyance des Rafidah c'est de mentionner directement des paroles de leurs livres c'est-à-dire des livres des Rafidah eux-mêmes et de leurs imams à eux qu'est-ce qu'ils disent dans leurs livres au sujet de leur croyances donc ça c'est la méthode que le Cheikh Ibrahim Ruhayli a employé. c'est pour être honnête et pour être juste aussi envers eux pour que les gens puissent être au courant de leurs croyances d'après eux-mêmes et non pas qu'est-ce que nous ont dit à leur sujet que quelqu'un pourrait remettre en question ou dire ah non vous n'êtes pas honnête ou vous n'êtes pas juste hein? donc on va montrer les vraies croyances de ces gens-là comment elles sont des croyances contraires à l'islam contraires au Coran, contraires à la Sunna et on va rajouter des, des, des exemples de d'autres livres lorsque c'est nécessaire comme je l'ai dit tout à l'heure تعتبر الرافضه تعتبر ليست اوكي اوكي تعتبر بعقائدها المغرقه في المغرقه في الكفر والضلال والمو في الشر والفساد من أعد الفرق المنتسبة للسلام عن العقيدة الإسلامية الصحيحة بل إن عقائد الافظة التي فرد و... بل إن أقائد الافظة التي فردت بها مناقة جملة وتفصيلا لحقائق الإسلام وأصل الإيمان كما هو معلوم ومقرر عند أهل العلم والتحقيق Le shaykh, il dit que on la, la croyance des rafidahs, elle est considérée comme étant noyée dans la mécréance et dans l'égarement, et remplie de mal et de corruption. Hein? Elle est une des sectes, parmi toutes les sectes de l'islam, elle est euh, la secte, ou une des sectes les plus égarées et les plus éloignées de la réalité de l'islam et de la croyance islamique correcte. On peut même dire' on peut même aller jusqu'à dire que euh, la croyance des Rafidah est celle qui s'est le plus euh, yani, éloignée et qui est le plus en contradiction dans ces détails et de façon globale et générale également de la réalité de l'islam. Donc elle oppose complètement la réalité de l'islam dans ses fondements comme, dans ses, comme dans ses, de façon générale ou de façon... Euh, plus spécifique elle, elle contredit et elle s'oppose complètement au fondement de l'islam à la réalité de l'islam et au fondement de la foi islamique et ça c'est connu et c'est confirmé euh, chez les hommes de science et les ulama vérificateurs qui ont fait des études dans ce, dans ce domaine là et le sheikh donc pour confirmer ça et pour prouver ça, il va citer les paroles de l'imam Ibn Taymiya Rahimouullah dans son livre Minhajus Sunnah لولوم 5 على يقول <تصفيق> قال يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وهو الخبير بهم في كتابه العظيم من منهاج السنه الذي الفه للرد على الرافضه فما اذكره في هذا الكتاب من ذم الرافضه وبيان كذبهم وجهلهم قليل من كثير مما عارفه منهم ولهم شر كثير لا أعرف تفصيله إلى أن قال والله يعلم وكفى بالله عليما ليس في جميع الطوائف المنتسبة إلى الإسلام مع بدعة وضلالة شر منهم la aghel la aghel wala akthab wala azlam wala aqrab ila al kufr wal fusuq wal asyan wa ab'ad an haqaiq al iman minhum ibn taymiya al-ji rahi mahullah nasoulif minhad al sunna il a ecrire refuter les rafida comme on a dit. dit ce que je vais que ce que je vais mentionner dans ce livre c'est-à-dire dans le livre de minhad al sunna au sujet du, du blâme et de la condamnation des rafida et de la clarification de leurs mensonges et de leur ignorance, c'est très peu d'un grand tout, d'une grande quantité. et Je vais juste mentionner une petite quantité de, ce, de ces choses-là, de ce que je connais de, à leur sujet, hein, qui prie d'un grand nombre de choses que, c'est-à-dire je ne suis pas rentré dans les détails, j'ai seulement mentionné un peu de ce que je sais de leurs égarments, et de leurs mensonges et de leur ignorance et il y a beaucoup d'autres choses à leur sujet qui font partie de ces égarements-là dont je ne connais pas les détails donc imaginez s'il si a uniquement mentionné un peu des égarements de ces gens-là imaginez s'il si rentrait dans les détails pour essayer d'en connaître plus alors là il aurait mentionné encore plus de, de choses à leur sujet et d'égarements à leur sujet il a un jusqu'à ce qu'ils disent et Allah C'est, et Allah s.w.t. est omnicien, et il est suffisant comme euh, connaisseur, qu'il n'y a pas, non, parmi tous les groupes qui prétendent appartenir à l'islam et qui ont des bédats et des égarments, il n'y en a aucun qui soit plus ignorant, plus menteur, plus injuste, et plus proche de la mécréance, de la perversité, de la désobéissance, et plus éloigné de la réalité de la foi que eux. تاديق للرافضه هذا استيراد منهاج السنه فولوم 5 على الصفحه 160 الشيخ قال تسيد وساذكر هنا بعض عقائد الرافضه التي خالفوا فيها الكتاب والسنه وسائر الامه مستدلا على كل ما اقول بما جاء في كتبهم المعتمدة والموثقه وباقوال علمائهم المشهورين المعظمين عندهم o ذلك يق القري al الكib à laقوم من à laz. le chef il dit ici que il va mentionner uniquement certaines parmi les croyances des Rafe qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna et avec la position du reste de la Oma, en mentionnant comme évidence et comme preuve à propos de chacune de ces croyances-là, les, les paroles des, de leurs imams qui sont mentionnés dans leurs livres, hein, leurs livres de référence, les livres que eux considèrent comme étant des livres de, euh, fiables, et les paroles de leurs savants qui sont euh, connus et qui sont respectés chez eux. Et le Cheikh, à ce point-ci, il met une note de bas de page où il dit qu'il mentionne dans les notes de bas de page, parfois lorsqu'il mentionne le nom d'un de leur Cheikh ou de leur savant, de leur imam, il mentionne ce que des savants chiites ont dit au sujet de, cette, de ce savant-là. C'est-à-dire comment euh, ils considèrent ce, ce, cet individu-là par rapport à leur euh, secte. Donc, il dit que si vous trouvez qu'il mentionne dans les, dans les notes de bas de page des commentaire qui indique qu'il y a une glorification ou des éloges de certains de leurs ulama, sachez que ça c'est uniquement quelque chose qui représente l'opinion des Rafidah eux-mêmes parce qu'en ce qui concerne les gens de, sunnah eux ils considèrent que les ulama des Rafidah sont des imams dans l'égarement et dans la déviation hein? et qu'ils sont loin hein, de tout ce qui a rapport avec le bien et le euh, et avec ce qui est correct. وقد قمت بتوثيق علمائهم عند النقل من كتبهم في الحاشية من وجهة نظر الرافضة فينبغي التنبه, التنبه لما يرد في الحواشي من الثنى على علمائهم أنه يمثل رأي الرافضة وأما أهل السنة يرون أن علماء الرافضة أئمة في الزيغ والضلال بعيدون عن كل خير وصلاح qui disent vous entendez des élages sur les savants des Rafidah sachez que c'est uniquement de leur point de vue à eux parce que pour nous les gens de d'Ahl Sunna tous les ulama sont des gens des Garma et ils sont loin de tout ce qui a rapport avec le bien Alhamdulillah contrairement à ceux qui parmi les gens de Bida aujourd'hui, parmi les Ikhwan et d'autres qui font les élages des Rafidah et qui les glorifient hein, Allah al et qui appellent à l'égardement avec eux Donc, les sheikhs, ils commencent par mentionner parmi leurs croyances, une de leurs croyances, il dit Donc, comme on disait, le premier point dont le sheikh parle ici, par rapport à la croyance des rafidats, c'est euh, une de leurs croyances, c'est-à-dire yani, qu'il une, une croyance d'égardement par rapport à Allah, comment ils il, euh, croient en Allah, quelque chose qui est complètement contraire à l'islam. فخلافا على القران ولا السنه هي لله تعالى والشيخ يوضح يقول يطلق البداء في اللغة على معنيين المعنى, المعنى الأول الظهور بعد الخفاء ويقال بدا الشيء بدوا وبداء أي ظهر ظهورا بينا ومنه قوله تعالى وبدى لهم من الله ما لم يكن يحتسبون أي ظهر لهم من الله من العذاب ما لم يكن في حسابهم المعنى الثاني تغير الرأي عما كان عليه قال ابن, الفارس أو قال ابن فارس تقول بدى لي في هذا الأمر بداء أي تغير رأيي عما كان عليه وقال الجوهري بدى له في الأمر بداء أي نشأ له فيه رأي دون كيلزي والبداء في معنيه المتقدمين غير جائز على الله تعالى لأنه يستلزم الجهل بالعواقب وحدوث العلم والله تعالى منزه عن ذلك قال ابن الأثير والبداء استصواب شيء علماء بعد أن لم يعلم وذلك على الله غير جائز <تصفيق> والرافضة يجيزون اطلاق البداع على الله بل لهم في ذلك مبالغات عظيمة تفوق حد الوصف حتى أصبحت هذه العقيدة الفاسدة من أقوى العقائد عند عندهم جاء في الكافي الذي يعد الصح الأصول عندهم تحت باب البداع من كتاب التوحيد عن زرارة ابن أعين عن بعد الأئمة ما عبد الله بشيء مثل بداء وفيه عن عبد الله ما عظم الله بمثل البداء وعنه أيضا لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر donc el euh, sheikh il explique qu'eux, ils croient qu'ils euh, peuvent attribuer à Allah, qu'est-ce qu'ils appellent al-bada et dans la langue arabe, al-bada il peut avoir deux significations la première signification c'est quelque chose qui est apparent, qui est devenu apparent après avoir été caché comme par exemple euh, il mentionne bada, euh, boudouan, et il mentionne le verset 48 dans sourate az-zumar euh, à ce sujet là qui, euh, qui dit et leur apparaîtront les méfaits qu'ils ont commis et ce dont il est euh, ce dont leur ce dont ils seront enveloppés il les envelopper bon, ça c'est le verset hein wa badala lahum min allahi ma lam yakunu ma lam qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il il leur est apparu de la part d'allah taala un châtiment qu'il pas, euh, qu pas euh, c'est comme s'il n'avait pas euh, imaginé un châtiment pareil donc leur apparaîtra de la part d'allah un châtiment qu'il n'avait jamais imaginé donc ça c'est quelque chose qui leur est apparu après que, que, après que ça été ça, ça leur était caché donc, ça c'est la première signification du mot bada la deuxième signification d'Al-Bada, de c'est lorsque tu changes ton opinion. Tu avais une opinion, et là tu l'as changée après. Donc ça, c'est la deuxième signification d'un mot Et il mentionne des paroles des ulama, des savants de la langue arabe, à ce sujet-là. Donc, le premier exemple qu'il mentionne, c'est tiré du livre Mufradat al-Qur'an L'arraghe balasfahani et Al-Qamus al-Muhit de Al-Fairou et maintenant, dans Maqayis euh, al de d'Ibn Faris, il dit C'est-à-dire, euh, yani, j'ai eu cette, cette opinion, ou bien c'est-à-dire, j'avais cette opinion, puis après il m'est apparu une autre opinion, quelque chose de meilleur, quelque chose d'autre. Donc j'ai changé mon opinion de ce que j'avais comme opinion auparavant. Il mentionne les paroles de Al-Jawharida, Murtar al-Sihah. Il dit que tu changes ton opinion, tu as eu une nouvelle opinion hein, sur quelque chose. Il dit, une, une opinion qui est, qui est apparue ou qui est arrivée sur, euh, sur quelque chose. Donc, dans les deux significations, peu importe laquelle des deux on prend, selon la langue arabe, on voit que ces deux définitions-là sont, euh, sont interdites. on n'a pas le droit de les utiliser quand on parle d'Allah, parce qu'elles impliquent de l'ignorance. Elles impliquent qu'Allah serait ignorant des conséquences et euh, qu'il aurait de nouvelles connaissances, hein, une connaissance qui serait créée. Et Allah, bien entendu, Il est euh, purifié de ce genre de, de, de défaut, yani, d'avoir de l'ignorance. Euh, parce que, que ce soit le premier, que quelque chose devienne apparent après qu'il qu fut caché, ça, on ne peut pas dire ça à propos d'Allah. Et le deuxième aussi, de à dire qu'il aurait changé son opinion de ce qu'il avait auparavant. Ça aussi, on ne peut pas dire ça, puisque ça voudrait dire qu'il ne connaissait pas les conséquences ou qu'il était ignorant. Et bien entendu, Allah SWT, il est Al-Alim, il sait tout, et il connaît tout, hein, et il est, est omniscient, et éternellement omniscient. Donc il dit, hein, Donc Ibn Al-Athir, il a dit dans son livre, que Al-Bada, c'est de considérer une opinion comme étant correcte, après ne après avoir eu une connaissance qu'on ne connaissait pas auparavant. C'est ça, Al-Bada. Et donc, on n'a pas le droit d'utiliser ça à propos d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est les paroles d'Ibn al-Athir dans son livre, Al-Nihaya. Et Al -Rafidha, les rafidahs, ils permettent ce genre d'attribut, d'être attribué à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ils ont même des exagérations graves à ce sujet-là, qui dépassent toute description. Hein, et même que pour eux c'est devenu une de leurs plus fortes croyances hein. dans leur livre, on le voit dans leur livre, comme un, un de leurs livres qui s'appelle Al-Kafi qui est écrit par un de leurs savants qui s'appelle Abu Ja'far Mohammed Ibn Ya'koub Al-Kulayni qui est mort en 328 ils considèrent que ce livre Al-Kafi ou d'autres l'appellent Al-Kafi considèrent que c'était que c'est un de leurs livres les plus authentiques. Ça, c'est un de leurs livres les plus authentiques. Al-Kafi. Et euh, il mentionne, le Cheikh Ibrahim et mentionne pour confirmer ça, qu'est-ce qu'un de leurs savants dit. Euh, il dit, Il dit, «Al-Kafi, la hadith, il est en dessous des 4-sorts, il ne في المنقول من آل الرسول الذريعة دونك سا سي دان سون ليف الذريعه قال عباس القمي وهو أجل الكتب الإسلامية واعظم المصنفات الاماميه والذي لم يعمل للاماميه مثله دونك يل دي ك ارا ارا برزرك في الحديث c'est un de leurs fond de leurs 4 livres de référence et de leur fondements il y a rien comme lui qui a été écrit dans ce qui a été des dans ce qui est rapporté de la famille du prophète Muhammad, pour eux c'est une référence et c'est dans le volume euh, c'est écrit dans le livre hadari'a dans le volume 17 à la page 240 euh, 245 et abbas al-kummi euh, il mentionne dans hashiyat al-ihtijaj tose les topbrasis à la page 469 cent euh, que c'est le plus grand livre islamique pour eux euh, un des plus grands écrits un, plus, un des plus grands ouvrages des imima de, de la sac desshia ah, im et il n'y a aucun livre qui a été fait pour les chiites imamiya comme celui là pour eux c'est le meilleur livre le top hein, il n'y a pas de meilleur livre que ça pour eux. donc ils citent les paroles de Al kulayni qui est dans leur livre Al-Kafi, écrit par Al-Kulayni euh, il dit dans le chapitre Bab Al-Bada Kitab al-Tawheed selon Zirara Ibn A'yun selon certains de leurs imams il dit qu'on n'a pas adoré Allah par rien de mieux que ou par rien comme Al-Bada la croyance en Al-Bada Ça, c'est rapporté dans Al-Kafi, le volume 1, à la page 146. Et également, à la page 148, euh, rapporté selon Abiy Abdelilah, il dit qu'il n'y a, a rien par lequel on peut euh, exalter Allah subhanahu wa ta'ala ou re respecter Allah subhanahu wa ta'ala et le vénérer, qui est meilleur que ou qui est comparable à Al-Bada. Pour eux, Al-Bada, c'est quelque chose qui est très très important dans leur croyance, en Allah subhanahu wa ta'ala Également dans le, volume, dans le volume 1 à la page 148 tantôt, Oui, 148, tantôt c'était 146, là c'est 148 Il dit Si les gens savaient ce qu'il y a dans la parole de, Dans le fait de croire en Al-Bada Ou d'avoir cette position S'ils si savaient ce qu'il y avait là-dedans comme récompense il ne se serait jamais lassé de parler de de parler de ça de parler de cette chose là donc il dit wa aqidatu al badah hiya mahall ijma' ijma' al rafida comme on rapporte a rapporté l'ijma' leur sur elle imam imamum al mufid على اطلاق لفظ البداء في وصف الله تعالى وإن كان ذلك من جهة السمع دون القياس واجمعت المعتزله والخوارج والزيدية والمرجئه وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية في جميع ما عند ما عددناه في جميع ما عددناه الشيخ لا عقيده البداء C'est quelque chose qui a, sur lequel il y a un consensus chez les Rafidah. Ils considèrent qu'Allah il peut changer d'opinion ou bien qu'il y a des choses qu'il ne savait pas et qu'il apprend par la suite. Hein? Ça, c'est la croyance des Rafidah. C'est comme s'ils si attribuent à Allah l'ignorance. Et quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser à euh, la croyance des Juifs dans l'Ancien Testament quand on voit... Hein, euh, des attributs, des choses qui sont données comme attributs à Allah qui sont des attributs d'imperfection de, du fait il dit. Ils vont dire par exemple que euh, Allah a eu des remords il a regretté d'avoir créé l'homme des choses comme ça hein, des trucs de ce genre Donc, ça, ça, vient, ça vient encore une fois confirmer que la croyance des Rafidah est tirée de la croyance juive de la croyance des juifs à à cause de Abdullah ibn Saba qui était le même juif donc le cheikh il dit et s'est déclaré en opposition aux rafida فيها s'est le reste des factions donc ils ont il y a un de leurs imams qui s'appelle al-Mufid son nom c'est Muhammad ibn Muhammad ibn Nu'man le célèbre ibn Mufid qui mouha 413 et à tous ils ont ce sujet est allé à la al-Imamiyya en son Dans son livre Al-Fahrasat, les, les Toussis. Et, et également, Youssef Al-Bahrani, euh, il dit C'est l'un des plus grands chouyours parmi les Shia, et un de leurs têtes, une de leurs têtes hein, et un de leurs professeurs. Et c'est la perle, ça c'est dans le livre L'U'lu'at Al-Bahray. Donc euh, ça c'est des citations qui montrent que ce savant-là, c'est quelqu'un qui est reconnu chez les Shia. Et euh, donc, Al-Moufid, celui-là, il, il a dit explicitement, il a clarifié que pour eux, ça c'est une croyance importante qui les distingue des autres sectes. lui Eu, mêmes ils disent ça. Donc, il dit dans son livre, Awail al-Maqalat, à la page 48 et 49, que les shi'a al-imamiya, ils sont tous d'accord sur le fait d'utiliser le terme ou le mot al-bada pour décrire Allah subhanahu wa ta'ala euh, et ils disent que ça ça fait partie de qu'est ce qui est affirmé ou qu'est ce qui vient de la révélation et non de l'analogie et que euh, les mu'atazilas ils, ils mentionnent les autres sectes comme les mu'atazilas, les khawaj, les zaydiyyah les murdiyyah et les gens du hadith sont tous euh, en contradiction avec les imamiyyah dans tout ce qu'on a mentionné C'est pour dire qu'ils se vantent en fait du fait qu'ils sont en contradiction avec les autres euh, groupes ou les autres sectes des musulmans et aller euh, à ce sujet là et, en particulier aller, euh, du fait qu'ils ont opposé les gens qui suivent le hadith le Sun à ce sujet là. <coughs> وكذلك عقيدة البداع عند الرافض من أعظم ما شنع به الناس عليهم ولذا حاول بعضهم التخلص من هذه الفضيحة بتأول معنى البداع على الله بأنه لا يستلزم الجهل وأنه نسخ في التكوين كالنسخ في التشريع ولكن ان لهم ذلك وقد جاء في كتبهم وعلى ألسنة علمائهم نسبة الجهل نسبه الجهل وحدوث العلم صراحه لله تعالى عما صراحه لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا دونكيل دي ك ست ايدي او ست كروانس كيل جون par rapport à leur croyance en Allah, c'est une des choses qui a fait en sorte qu'on les a beaucoup critiqués, ils ont été critiqués par les gens, et ils ont essayé de se débarrasser de, de cette honte, et de cette gêne, du fait qu'ils ont inventé ce, cette fausse croyance à propos d'Allah, en essayant d'interpréter la signification d'Al-Bada, quand il parle d'Allah, en disant que ça n'impliquait pas l'ignorance. Et que c'était une forme d'abrogation dans la création, comme il y a une abrogation dans la législation. Mais bien entendu, comment pourrait ils s'enfuir de cette, euh, de ces accusations là Alors que dans leur livre hein, et on retrouve ça dans leur livre et on le retrouve aussi euh, dans la langue de leurs savants, hein, ils attribuent constamment et régulièrement l'ignorance à Pri à la de façon explicite. Et ils, ils, ils, ils affirment également euh, qu'il y a des nouvelles connaissances qui qui, euh, yani sont, qui arrivent ou qui sont créées en Allah ou des choses de ce genre. Et donc qu'Allah soit exalté et purifié de toutes ces Euh, ces insultes et ces mensonges-là à son sujet. Donc, il mentionne justement l'exemple d'un de d'entre leurs savants qui essayait de, de nier cette, euh, cette, cette signification-là à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur livre, comme un d'entre eux qui, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle حَقُّ الْيَقِينُ فِي مَعْرِفَةِ اُسُولُ écrit par Abdullah Shibra. Et euh, en ce qui concerne leur... Euh, leurs paroles à ce sujet là donc on le retrouve dans plusieurs citations euh, dans, le, dans les paroles de leurs imams donc euh, on va, nous on va s'arrêter ici puis on continuera demain pour mentionner quelques citations à ce sujet là en ce qui concerne la aqidah des shi'a euh, qui a rapport avec al-bada donc on va continuer demain et puis on va rentrer demain dans d'autres exemples des égarments qu'ils ont dans leur croyance. comme euh, on va terminer les paroles de, de leurs imams à propos d'Al-Bada puis on va rentrer dans leur croyances au sujet du Coran et on va voir que les chiats, ils pensent que, ou ils, ils croient que le Coran qu'on possède aujourd'hui, c'est pas le Coran ils il croient que ce Coran il est falsifié donc ça, ça fait partie de leur croyances d'égarement et les, tout ça, c'est des raisons qui font que qui justifie ou qui clarifie pour quelles raison les savants de l'Ahl Sunna ou le Jama'a ont déclaré les chi'a euh, comme étant des kuffars, les rafidahs en particulier. Et euh, pourquoi Parce qu'il y a des gens aujourd'hui parmi les groupes qui essaient de, de faire croire aux gens que les raisons pour lesquelles on est contre les rafidahs chi'a c'est à cause des événements politiques ou des choses qui se passent dans le monde. Alors nous on fait comprendre en même temps que les raisons pour lesquelles on s'oppose au Rafidah et au Shia ce ne sont pas pour des conflits politiques ou des divergences d'opinion en ce qui concerne les questions politiques dans le monde mais plutôt pour des questions beaucoup plus importantes et beaucoup plus profondes que ça, bien entendu c'est les questions qui ont rapport avec les fondements de notre aqidah et de notre croyance islamique donc euh, comme je dis on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continue euh, demain la suite de ce cours inchallah yani, subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayh barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh